Itza Trouk est un atelier de radio pour adultes organisé par Ancheta Iratia en collaboration avec le centre social Denensat de Handai. Pour en savoir plus sur ce projet, nous parlons avec Aïtziber Sapirain, coordinatrice de Ancheta Iratia, et avec Christine Pastor, animatrice du lieu de rencontre pour adultes du centre social. kita namonde ni on a commencé avec les activités des ateliers radio euh de l'autre côté, c'est-à-dire en Espagne, dans les villes de Irún et Hondarribia. Et en 2009, en fin de l'année 2009, on a décidé qu'on devrait aussi travailler cet aspect-là euh sur Andai. Donc on a commencé à parler avec la mairie, le centre social et on a vu qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc on a, on a rédigé un projet qui a été soutenu par le Fonds social européen. C'est un public qui est en difficulté d'insertion sociale et professionnelle qui est un peut-être qui a le risque de se trouver dans, dans une situation d'isolement. Mais les projets ou les ateliers radio qu'on a fait avec euh, la population migrant, on les a fait avec euh, l'association Adishkidetouak, c'est une association qui travaille euh, plutôt à Iroun et à Andaribi. Et donc euh, on s'était dit que, puisqu'il y a une forte migration vers euh, l'Espagne à ce moment-là, Surtout les gens qui arrivent d'Amérique du Sud. Euh, on s'est dit peut-être qu'en tant que radio associatif, on avait un travail à faire. On leur donner la parole pour qu'ils nous racontent leur, euh, leur expérience. Donc le but de, de ces de ces projets-là, c'est de, de leur donner la parole et de sensibiliser la population de notre bassin de Bidasoa. Alors ce projet m'a été présenté par Radio Anchetta qui euh, avait besoin de public euh, minima sociaux pour mettre en place euh, des ateliers d'expression au niveau social. Donc euh, moi j'ai recruté des personnes qui ont ce profil là pour pouvoir un peu être euh, dans l'activité, dans la remobilisation au niveau du professionnel et du social, ce qui leur a permis de pouvoir se rencontrer au niveau du, de, du centre social et de mettre en place euh, cette radio. Donc ça a commencé par déjà une présentation, par la suite des ateliers où ils ont pu s'enregistrer au niveau de, de la complémentarité des personnes et après de mettre en place ben, des publicités et voir au niveau culturel et animation au niveau d'Andaï pour qu'on puisse ben, envoyer des informations. Alors au niveau de, de la mobilisation des personnes, on peut voir que ça fait des petits groupes, que c'est à peu près toujours les mêmes qui viennent, ça leur permet eux de s'investir et de mettre en place un peu de motivation et de voir au niveau professionnel puisqu'il y a une personne qui est intéressée au niveau de, de la radio. Et après, ça permet aussi de propager l'information du centre social avec les activités que l'on met, comme on a fait pour Noël. Là, il y a une prochaine au niveau de, des jeunes avec la toxicomanie, où il y aura sûrement la, il y a un intervenant de d'Itsatru qui viendra poser des questions et mettre en ligne les infos. Donc, on peut après mettre des informations de tout ce qui se passe au niveau du centre social avec toutes les activités. Donc on peut faire ça mensuellement pour dire aux personnes comment ça se passe au niveau du centre social. Alors les difficultés que l'on a par rapport à ce public-là, ce sont des difficultés, alors ça peut être professionnel, où ils trouvent des contrats euh, pour quelques jours ou quelques mois. Et euh, après, ce sont des personnes qui financièrement ne peuvent pas se déplacer, donc euh, n'ont pas de moyens de locomotion. Après, les personnes, et eh ben des fois, elles ne sont pas motivées pour pouvoir euh, venir et euh, trouvent peut-être plus à un moment donné la motivation euh, pour s'être investi dans ce projet-là. Mais c'est très aléatoire, où il y a des personnes qui sont constantes et d'autres personnes qui le sont moins. c'est pas un projet qui n'est pas motivant, c'est que euh, il, les gens ne sont pas euh, dans une motivation euh, personnelle. Je veux dire que la remobilisation sociale, c'est extrêmement difficile et très long. On va essayer de voir au niveau euh, professionnel et euh, social avec des euh, assistantes sociales pour qu'elles puissent venir porter euh, euh, la parole sur ce qu'elles font et ce qu'elles peuvent mettre en place avec des Merci personnes euh, en difficulté. Fabrice et Sandrine, participants des ateliers ItSA troupe nous racontent aussi leur expérience. Euh, je suis arrivé déjà au centre social suite, euh, suite à mes... Euh, je me suis retrouvé au RSA, une perte de travail. Donc euh, je, je suis mes activités au, actuellement au centre social et c'est à partir de là que je vous ai euh, donc euh, connu. Alors, ce qui me plaît dans ce projet c'est également l'information qui, qui peut passer, le manque d'informations qu'on a et qu'on peut accueillir, euh, les informations qu'on peut recevoir via, via les médias, via, via d'autres euh, personnes qui va se manifester d'avoir ces informations manquantes ou je manque d'informations comme peut avoir qui existent et également pour ces gens qui sont euh, qui sont euh, ici en France et, et également euh, qu'on est au Pays basque à la frontière espagnole euh, les gens qui se retrouvent sans sans travail au chômage et les droits qui existent auxquels ils ont droit à voir un petit revenu euh, pour, une, pour une famille aussi c'est un peu un peu difficile mais bon il faut il faut euh, il faut se, se, se, se motiver aussi ça, ça nous aide aussi à nous qui sont nos demandeurs d'emploi actuellement ça peut nous motiver à aller euh, d'aller d'aller plus loin je pense que si on se trouve euh, tout en, en équipe et bien sûr euh, on peut on peut faire euh, je le vois bien moi je vois bien on va continuer sur cette base mais ça mais ça me motive Je suis arrivée au centre social, en fait, parce que après une longue interruption de, de travail quoi pour m'occuper de mes enfants, je recherchais euh, du, du travail et le mieux, c'était de passer par euh, par le centre social, le, le LRA, quoi, pour mettre un peu un pied euh, dans le monde du travail. Justement, je sortais un peu de, de l'isolement, de la routine maison, enfants école, ce, ce genre de choses. Donc, je trouvais ça sympa déjà pour reprendre contact, voir différentes choses. Et puis remettre un peu euh, le, le pied dans, dans le monde du travail enfin de sortir des discussions euh, enfants. Euh. <rire> Moi, j'arrive de, de la région parisienne je suis pas dans je suis pas dans mon quartier je suis pas dans mon coin ou bon ou là ça va même si, si j'ai que les enfants à m'occuper j'ai une vie sociale parce que je connais les gens depuis longtemps. Ici, euh, je suis arrivée, euh, mon mari est sur la route toute la, toute la semaine, donc j'étais vraiment euh, isolée, pas de famille, pas d'amis. Euh, déjà, de voir ici, de, de, de s'entraider un peu, de, de discuter de, de nos problèmes. De pouvoir des fois bah, dire tiens bah je connais ça tu peux peut-être voir là et aider aider les les, uns les autres et puis après c'est vrai qu'avec le LRA bon il y a quand même plein plein d'activités quoi donc euh, c'est vrai qu'on est on est mélangé par exemple je fais je fais la gym chinoise donc bon c'est vrai que surtout avec des personnes du troisième âge mais ça me jette pas quoi sont dynamiques sympa et puis on apprend des choses après bon oui au début quand on a fait premier atelier pour mettre en place justement ce, celui-ci Euh, moi, je pensais pouvoir m'y investir un petit peu plus. Et puis, en fait, euh, c'est tombé en euh, période euh, ou recrutement pour la saison ou sélection pour les formations. Donc, euh, il y en a déjà pas beaucoup. faut courir, faut être là, quoi, si on va avoir une chance d'être pris, de s'en sortir, quoi. Donc, euh, c'est vrai qu'après, on a entre venir euh, là, au, ici, à, à l'atelier, et puis... Euh, aller postuler ou passer des, des examens des tests bon bah, le choix est, est vite fait quand même bah, je pense que déjà un peu apprendre quelque chose hein. apprendre apprendre quelque chose s'intéresser et puis euh, faire des rencontres moi je crois que c'est surtout ça <rire> qui, qui m'intéresse donc euh, non tu tu veux same si moon última... otra vez Quiero tenerte muy cerca mirarme en tus ojos verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos muy lejos de ti Bésame sa como si fuera noche la Perderte despoer.